Mais qu'en stage 11. Lorsqu'il a atteint 25 ans, il a épousé Kadija et son âge à 40 ans, après avoir vu sa foi en son métier et sa bénédiction.